Je le chemin de je m'en fous Tu vas te retrouver au village de si je savais On nous l'a dit, la vie est un marathon Mais c'est quel marathon Les femmes sont toujours derrière Émancipation, attention Les femmes d'aujourd'hui, trop de frustration. Quand tu tu mets sur le chemin de l'école Arrivée au CMH, elle cherche à faire la série C C'est-à-dire la couture, la coiffure Le chômage, souvent chasseuse de pime et tue Ah, les femmes d'aujourd'hui Attention, les femmes d'aujourd'hui Ah, les femmes d'aujourd'hui L'an 2000 arrive, les femmes d'aujourd'hui Une fois au lycée tranquille, oh, elles plus de problèmes Je suis à Bidjan, parmi les hommes mariés Pour garder tous les foyers Dans la seule intention De s'acheter des pantalons et dest tout dit Arrivé au foyer, elle cherche culottes pour porter Chef de famille, on sait même plus c'est qui Quand y a les factures, on fait célibataires Mais après coin coin coin, on les entend dans la maison Ma chérie, maintenant on se marie plus au hasard Si j'ai payé courant, tu vas payer de l'eau Si on a galéré, on va manger ensemble Mais si tu m'arranges pas, faut pas me déranger À la 2000, on fera tous les bilans Qui est qui, qui est devenu quoi, qui fait quoi dans la vie Oh ma chérie, comment le dit ce matin, on voit qui est beau Prenez un jour parce que c'est nous qui épousons Quand tu veux chanter en dit c'est pour inciter les gens On va vous mettre un tamis, c'est ce qui est bon Passer l'argent des gasoiles ça peut pas payer si yo Ma koulo pa, koulo pa, koulo pa, koulo pa, ma koulo pa Viens bespiver la si, die, die mi dieu, enjaïs moi Ocha, ocha, ocha, ocha, ocha, ocha, ocha Jere la tri, kasana sise, diben badi, la taip tin